Unité 3, leçon 4, phonétique. Répétez. Remarquez les E non prononcés. Le samedi, j'appelle Emeline. Nous appelons Jacqueline. Nous regardons la télévision. Puis, nous nous promenons boulevard Saint-Michel.